Pour me rendre plus heureuse, m'offrir le monde dans tes bras, conquérir des fortunes fabuleuses, mais je n'ai pas besoin de ça. Le bonheur c'est la fleur à mon oreille, c'est le chant des. sur la mienne, c'est le sable qui coule entre les c'est ma peur quand j'attends que tu reviennes, et c'est ma joie quand tu reviens. Dans la vie, c'est bonheur que tu me donnes, je l'attendais. À présent rien ni personne ne pourra m'en donner l'autre. Le bonheur c'est le jour qui me réveille, c'est le ciel sur les arbres que je vois, c'est laisser tous mes rêves de la veille pour ce que tu. chance de vivre de toi le bonheur simplement c'est que je t'aime et que tu m'aimes